Bien le bonsoir, chers amis auditeurs. Vous êtes sur la UDO, la station universitaire de l'Occident, qui vous présente chaque dimanche soir, sur la 820 AM, son programme Le Train de la Musique. Je prends un immense plaisir à vous le présenter. Au micro, je suis Daniel Fouché, votre animateur. Ce soir, nous commencerons notre petit voyage dominical dans le Train de la Musique avec une chanson qui fera bien plaisir à tous. tous Nos amis d'ici, car c'est Tino Rossi qui nous chantera cette mélodie qui s'appelle Sérénade près de Mexico.、Oh, sérénade, a u chants d'amour, que dans le soir soupirent les gauchos, sous le ciel de j a u e au vent doux et chaud, aux sérénades, près de Mexico, l'ombre qui danse. どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど e どん n んどんどんどんどん s んどんどんどんどんどんどんどん l んどん e んどんどんどんどんどん D'autres voix depuis mon t dit, je t'aime, leur musique n'est plus la même. Je redis dans le soir triste et blême ce doux poème sans écho. o aux sérénades près de e m i c シェルジャーデュ Nous continuerons avec une grande vedette qui a fait beaucoup de bruit sur la scène de la chanson française. Et elle s'appelle Jacqueline François. C'est une chanteuse qui se passe d'introduction, car elle est au niveau de Montan, d'un Tino Rossi, d'un Charles Aznavour, pour ne citer que cela. Nous allons l'écouter dans son interprétation d'une chanson vraiment spéciale qui s'appelle.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 Son faubourg, x elle rêve à des serments d'amour, elle pleure, et plus souvent qu'à son tour, Mademoiselle de Paris, elle donne un peu de ses vingt ans pour faire une collection de printemps, et seule s'en va rêver sur un banc.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 Voilà, Mademoiselle de Paris. Encore une fois, nous revenons sur la scène avec notre cher ami de ce soir, notre invité Tino Rossi, qui cette fois va nous interpréter une vieille mélodie qui date de l'Antiquité, mais qui ne passera jamais de mode. car Ses chansons sont immortelles. On va l'écouter dans Luna Rosa. Dans la ville endormie, le vent frissonne. Ah, tous mes souvenirs, je m'abandonne pour me parler de toi dans la nuit brune. Je n'ai plus qu'une amie et c'est la lune. l r o reine des nuits, du haut des cieux, toi qui me souris, veux-tu porter cette mélodie à、ah, celle que j'adore? Puisque toi seul en as le pouvoir, Luna Rosa, s je voudrais savoir si son amour m'est resté ce soir. Toujours aussi fidèle, Luna Rosa, m e i s t'es encore sincère. Luna Rosa, ne mens pas, tant pis pour moi si je dois en pleurer. On、oh, m'a déjà menti tant de fois, on、oh, m'a déjà volé tant de joie. Oh rossa, luna Rosa, Je ne veux pas qu'à ton tour tu me trompe. s Oh l u n a r o s s a les soirs d'été. Et、parmi les sentiers où nos deux ombres semblaient flâner, ne formant qu'une image. Lona Rosa, tu sais combien je l'aime. Lona Rosa, promets-moi que loin de moi tu la protégeras. Et quand Bientôt elle reviendra, Luna Rosa, nous prierons tout bas, car tous les deux nous croyons en toi. Autant q u e n la Madonna. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie que je peux l'oublier. Elle était trop jolie pour que le vent l'emporte. Elle fuyait la vie et la vie me disait écoutons ce duo qui nous interprète cette mélodie intitulée Elle était si jolie. 私たちの幸せが私たちの幸せがた私たちの幸せが私たちたちの幸せが私たちの幸た私たちの幸せが私たちが私たちの幸たちの幸せが私たちの幸たちが私たちの幸せがたちの幸せが私たたちが私たちのた Elle est bien trop jolie, et toi je te connais, l a i m e r toute une vie. Tu ne pourras jamais, oui, mais elle est p a r t i e c'est bête, mais c'est vrai, elle était si jolie. Tu l'oublieras jamais. Aujourd'hui c'est l'automne, et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne, qu'il est loin le printemps. Dans le parc où frissonne, les feuilles vont mauvais, sa robe tout bille. Elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie que je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle était si jolie. Et je l'oublierai jamais. Je l'oublierai jamais. Je l'oublierai jamais. Je On retourne au monde des anciens encore une fois avec Tino Rossi. J'aurais bien aimé faire un programme sur ce chanteur très connu. Mais ce soir, nous nous contenterons d'écouter certaines de ses interprétations, qui sont d'ailleurs très connues dans le monde de la chanson française, telles que Chérie, sois fidèle que nous allons écouter maintenant. Chérie, sois fidèle. Sois fidèle tout au long des jours, fais une dentelle de notre amour. Prenons pour modèle du soir au matin les deux tourterelles. De notre jardin. Voici la saison où les papillons vont danser autour des fleurs. Et le rossignol chante en si bémol pour la rose de son cœur. Les serments sont frêles. Souviens-toi de moi, chérie, sois fidèle, si loin que tu sois. c e s t trop bien que je t'aime à la folie. Chérie, sois fidèle pour ne pas ternir la fête éternelle. d e n o s souvenir? s Les serments sont frêles. Souviens-toi de moi, chéri, e sois fidèle si loin que tu sois. Maintenant que nous voguons dans le monde des grands. Nous allons vous faire écouter un chanteur de classe, toujours dans la catégorie de M. Maurice Chevalier, de Yves Montand, de Charles Aznavour, de Mme Lucielle de Lille, d e l i l l e d'Édith Piaf. Il s'appelle, je dis bien, Monsieur, car il faut l'appeler, Monsieur t r a n e t Il s'appelle Charles t r a n e t qui en 1930, viaja à Paris pour étudier à la scuela. De artes decorativas. Ahí empezará a interesarse por el Diaz y empezará a escribir poemas y artículos para el periódico. En 1932 conoce a Johnny Hess, un joven pianista de un club de Diaz. Con él formará un dúo, Charles y Johnny. Ellos crearon famosos versos. qui Formeria parte i del disco Pate quand les jours seront là sur le Yang t z e Tian, etc. etc. Et Charles continuera sa carrière pour mourir en l'année 2001. Le 19 de febrero de ce même a n n é Charles Triné murió en l'hôpital Mondor de c r é t i e l pour un e attaque cérébral. e El entierro tuvo lugar el viernes 23 de febrero en la iglesia de Madeleine en París. El cantante se incineró en el cementerio de la Chaise. Sus cenizas fueron repartidas en una bóveda doméstica de su mamá en Narbonne, su ciudad nativa. Escuchemos, M. Treinet, a o Dans son interprétation d'une mélodie bien connue, la mer. La mer, qu'on voit danser le long du golfe d lait, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur. Infini de voyer près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez, c e s oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer. e t a b e r c é le n o m des golfes clairs et d'une chanson d'amour la mer a bercé mon cœur pour la vie de la mer. Qu'on v a danser le long des golfes clairs. A des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants, la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons, avec les anges, s i pur, s la mer, bergère d'azur. ウォーイエーイ、レディーテン、レ La mer, c e s mon cœur pour la vie. Après la mer, Charles. Continuera avec nous en nous interprétant cette fois une autre mélodie bien connue, d'où il parle de son pays qu'il a beaucoup aimé. Oui, il nous parle de sa Douce France, le pays de son enfance. Et il nous en fait quelque peu la description. Écoutons-le dans Douce France. Je reviens à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France Cher pays de mon enfance, Bercé de tendres insouciances, Je t'ai gardé dans mon cœur, Mon village, au clocher a u x maison sage, s s Où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de t e n d r e s i n s o u c i a n c e s でももう u r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 Je t'ai gardé dans mon cœur. Nous sommes arrivés au moment où nous devons nous arrêter pour notre petite pause de l'identification de la station. S'il vous plaît, ne portez pas, un car nous serons bien vite de retour. Merci.